Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui nous sommes le 11 mars 2015 et nous fêtons les Rosines. Chose totalement absurde car Rosine est une sainte tout à fait légendaire dont le culte a été célébré avec ferveur à Weglingen en Bavière et dont on ne trouve aucune trace ailleurs. Bref, le 11 mars 2001 a changé la face du monde car c'est ce jour-là que la terre a tremblé au large de Sendai au Japon, entraînant le sauvetage des pharmaciens du monde. Alors... Que se serait-il passé si la Terre n'avait pas tremblé à cet endroit-là Eh bien évidemment, il n'y aurait pas eu de raz-de-marée. Pas de raz-de-marée, c'est pas de catastrophe nucléaire. Pas de catastrophe nucléaire, c'est pas de promesse du candidat Hollande. Pas de promesse, c'est pas d'élection, donc Sarkozy président. Sarkozy président, c'est du soleil quand il sort, et notamment sur l'île de Saint du soleil à saint, le jour où la télé est là, c'est un accroissement de la sympathie pour la Bretagne. Bretagne mieux vue, c'est plus de crêperie, plus de crêperie, c'est plus de galettes et plus de galettes, c'est un accroissement du prix de la Farine qui entraîne une surproduction de blé obligeant une déforestation massive des terres cultivables et détruisant ainsi la photosynthèse qui ne fera qu'accentuer le trou dans la couche d'ozone, laissant passer plus de rayons de soleil qui auront pour conséquence une forte croissance des coups de soleil et donc une pénurie des crèmes solaires chez les pharmaciens CQFD. Rendez-vous demain pour une nouvelle Uchronique, que se serait-il passé un 12 mars